Unité 6, leçon 3, séquence 14. Comment je m'habille Qu'est-ce que tu penses de ce pantalon avec ce chemisier C'est pour aller où À une soirée. C'est une soirée comment Habillée ou décontractée Plutôt habillée. Le chemisier va bien avec le pantalon, mais ce n'est pas assez habillé.、Mmh. Alors, cette robe Ah oui, c'est mieux. Mais il faut l'essayer.、Mmh. Elle n'est pas trop courte. Non, elle va bien. Je ne suis pas très à l'aise en robe. Oui, mais une soirée habillée, c'est une soirée habillée. Il faut mettre des bijoux aussi. Ça ne va pas faire trop. Mais non. Un petit collier, un bracelet, des boucles d'oreilles. Il faut ça. Qu'est-ce que tu as J'ai. Ce Tour de cou, on porte plutôt des colliers longs. Tiens, et c'est ça, c'est parfait. Et là, ces boucles d'oreilles avec ce bracelet. Regarde-toi, tu es magnifique. Si tu ne trouves pas un mec à cette soirée,、hmm.